私はそれを聞い c o n と、私はそれを見ることができます。これは最後の最後の最後の e 後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後 e 最後の最後の最後の最後の最後の最後 s 最後の最後の最後の最後の最後の最後の r 後 t 最後の最後の最後の最後の最後の最後 t 最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の最後の f u r k i n g h n l l r a f a r r a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 3097 Boulevard des Forges, 694-2694, au plaisir de vous servir. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. On a ici un fervent animateur et imitateur de Tony Bennett. Oh, yeah.、Ah, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle et dernière édition de réanimation en ce 5 juillet de l'an des Disgrâces 2011. De je suis le Dr. p a y n e Pandragon. Et je dois le dire, ce soir, ce loyal et fidèle assistant est sinistre. Hey, je suis là, je suis là. Eh oui! Quand je dis dernière édition, ce n'est pas à vie, c'est pour la, avant la pause, pas la pause publicitaire, mais bien non, la pause. Non, Ça va être long, la, la, pause, publicitaire, la, pause, la pause publicitaire. Oui, elle va durer、euh, pratiquement un mois. La pause estivale, puisque ce soir, à 22h, sera la dernière diffusion pour ben, une partie de l'été. On reviendra le 9 août. Donc,、euh, bonsoir. Ben, bonsoir. Euh, je souligne ici le courage de ce gnome, e、euh, euh, t de ce, de, de, de ce, de ce gobelin qui est sinistreuse parce、Goblin、que. Gobelin puant, tu s a s e pas d i r malodorant.、Euh, euh, malodorant. Malodorant, encore, c'est une qualité dans ton cas.、Euh, euh, e <rire> t <rire> Malgré le, ce chaos que tu as subi, subi depuis vendredi dernier, déménage-toi. Ben oui, j'ai survécu à ce cafard à h o m extrême Qu'on appelle un déménagement. Et c'est très horrible. Bien, c'est très horrible, surtout quand ça te prend trois jours pour le faire. Ah, c'est horrible. Puis trois jours, là, on part à 8 h e e u r s le matin, puis on finit à 10, 11 h e e u r s le soir. Ah、là. oui, regarde, je te crois. Je te crois, puis je trouve ça absolument épouvantable. C'est une des activités les, les plus exécrables. La prochaine fois, on va se réserver un 53 billets un an d'avance. Un voyage. Un voyage. Ça n'a pas de bon sens. Ça, ça prend le chauffeur qui va avec. Là, mais... Ça, ce n'est pas un problème. ç a u t chauffer、problème. ton chat. Ben oui. Il Faut l'arrêter.、Oui. Non, non, regarde, c'est horrible. Mais, hey, c'est cool que tu sois là quand même ce soir. Parce ben, que... je suis venu, maintenant, je suis、euh, trifluvien depuis、euh, vendredi matin. Ben oui, tout à fait. Je suis venu、euh, envahir votre trifluvie、euh, si chère.、Euh... <rire> trifluvie, c'est bien dit. Bon, o、okay. k Ce soir, je dois vous avouer quelque chose.、Euh, on a une émission qui est assez chargée. On va passer par toutes sortes de styles de métal, mais,、euh, <rire> la tête des lunettes que je suis a complètement oublié son playlist. Ah, c'est parce que tu savais que j'avais pas de playlist à faire, moi, parce que tout mon stock est dans des boîtes. Mais qu'il, qu en soit ainsi, j'ai relativement une bonne mémoire et jusqu'à présent, c'est les bonnes pièces qui ont, que vous avez entendues. À l'instant, on vient d'entendre m i l e que Slayer. d Et、évidemment. oui, Raining Blood. Ben, en fait, on a entendu Postmortem Post enchaîner avec Raining Blood de l'album Rain in Blood qui se veut être un vrai, vrai, vrai, vrai, vrai petit bijou、euh, en frais d'album de métal et aussi un des meilleurs albums métal、oui, ah, oui, si、meilleur album de tous les temps. Ever, ever, o u i c'est ça. Oui, tout à fait. Si ce n'est pas le meilleur album métal de tous les temps, b il est sûrement dans les cinq. Ah oui, tout à fait.、Euh, L'époque、euh, où. Euh, Les jeunes t r a s h e r s américains étaient encore, je me fie à la pochette d'Alriel, étaient encore relativement jeunes. C'était le troisième, albu albu troisième album. Troisième, je,、ouais. troisième album. Effectivement. Juste auparavant, nous avions euh, euh, Witchery et le, le, la, la pièce de God Who f e l l from h Earth.、Bon, ah、oh, oui, c'est vraiment écœurant. C'est tiré de l'album Witch Krieg, qui est aussi, en fait, dans l e Il est paru en 2011, je crois.、Euh, Witch Krieg est paru en 2010, 2010. Sur, sur Century Media. L'ensemble de l'album est bon. Écoute, c'est, c'est vraiment très, très bon. Et chose intéressante, il、euh, y a Hank Sherman qui faisait le solo sur les pièces qu'on a entendues. Hank Sherman de Merciful Fate.、Ooh. Et la pièce d'ouverture, qui est la pièce éponyme, Witch Creek, le solo est de Kerry King. Kerry, lui-même. Lui qui joue dans Slayer. Okay, oui, oui, oui, je joue dans Slayer, tout à fait, c'est indéniable. Vous avez vu auparavant, euh, formation, euh, que tu aimes beaucoup? Antoombe. Antoombe. Et le, ben, en fait, c'est un, c'est un hippie qui est sorti juste avant. Ouais, c'est un hippie、Saint. avec des cheveux longs, là. Un hippie <rire> man, hippie man, hippie man. e u、uh, euh, non, c'est,、euh, non, c'est, il y, y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire, hippie, hein. Non, c'est extended player. Ouais. Il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire, LP. LP, c'est long player. Ouais. C'est un album de trois pièces, pardon, de cinq pièces, qui est sorti juste avant la sortie officielle de Super Insane de Ten c o m m a n d m e n t On a entendu la pièce Carnage, e n 2006, sur Three Man Records, juste auparavant, nous avions Pentagram.、Et、le dernier album est excellent en passant. Last Right, e、euh, s vraiment un petit bijou d'album.、Euh, Là, tu me parlais quoi? Pentagram. Non, la pièce Pentagram. Ah, ouais,、Process. ben, là, ok. Je pensais que tu parlais de, du band Pentagram. Non, j'ai pas entendu l'album. Oui, très bon. C'est très bon, oui. Oui. Ben, Pentagram, le, le band. Le qui band qui, des années, q u a l i f i é、euh, d o o m un oui, peu. Oui, oui, oui. Pentagram,、okay. Pentagram. Ah,、ouais. D'accord. Mais la pièce Pentagram, c'était de Possessed. Possessed. p o s s e s s tiré de l'album Seven Churches, qui lui aussi est un vrai petit bijou. Eh oui. Malheureusement,、euh, pour p o s s e s s c'est le seul qui est potable. Oui. C'était, euh, ben. Ben, les pièces sont pas mal, sont mais bon, la production. Mais la production、ah, achetée, ah, ouais, est achetée, o u s c'est ça. <rire> Puis on sait que Process, ben, o eu une très courte carrière, euh, donc, e、euh, t on a ouvert avec un t o u o r Tuesday. Aggression e t la pièce Four Second Survival, mais en fait, la pièce la plus longue était Final Massacre, qui était la deuxième pièce d'ouverture de cette émission. C'est tiré de Full Treatment, qui, originellement, est paru en 1980. Oui. Et, euh, c'est un reissue qui apparaît en 2005, à l'époque, sur Great White North Record. Ceci étant dit, il est 19h42. Et, je vous rappelle, chers petits amis, que le Trois-Rivières Metal Fest 11e édition se tiendra cette année. Encore une fois, à la bâtisse industrielle qui est située au 1760 avenue Gilles-Villeneuve à Trois-Pistoles. À Trois-Pistoles. À Trois-Pistoles. e n t r i Fluvie. e n t r i Fluvie, oui. <rire> à Trois-Rivières. Soit les vendredis 14 et samedi 15 octobre prochains. Euh, on n'a pas vraiment plus de, de détails que la semaine dernière, mais non. Non, juste, ça s'arrête là, là. C'est les mêmes bandes deux soirs, on n'en parle plus,、hein. Ouais, c'est peut-être ça. Je pense、ouais. que le festival, c'est ça. C'est le samedi, le vendredi, vous pourrez voir Insurrection, Calter, L'Esprit du Clan, b e n i e v e the Massacre, Sacrifice, Napalm Death, Cavalera Conspiracy. Et le samedi, vous pourrez voir Insurrection, Calter, L'Esprit du Clan, b e n i e v e the Massacre, Sacrifice, <rire> Napalm Death, et Cavalera <rire> <rire> Conspiracy. Non. Bref, ce sont les titres, les noms qui sont sortis jusqu'à présent. On n'a pas d'autres détails. C'est certain qu'il y a d'autres choses qui vont être à venir et je suis certain que lorsqu'on va revenir au mois d'août, on va avoir d'autres choses à vous annoncer. C'est à peu près certain.、Euh, d'ici là, vous pouvez quand même vous rendre sur le 3vm.com i r e t a l pour avoir, vous tenir au fait de ce qui pourrait être les nouvelles,、euh, les nouvelles parutions à venir au niveau des、euh, bandes qui s'ajouteront à ce festival de deux soirs qui fêtera sa onzième année d'existence. Ben, je pense qu'on va continuer musicalement. Youhou! <coughs> demande spéciale pour Jon h Sapper, tirée d'un album que. Ben, tu... Youhou! Comment tu le trouves, cet album-là, toi? Ben, c'est comme toutes les tours avec Eric Forrest,、euh, où je l'ai vendu de la première époque、ouais. euh, de v o l e y b a l l C'est pas mauvais, mais. Ben, plus.、Euh, plus, je dirais.、Euh, c'est plus down. C'est plus down, c'est、mm. un peu plus. d Entre e guillemets,、ah. c'est un peu plus expérimental par moment. Mais moi, je trouve qu'il y a des bons. Non, non,、euh, tu reconnais le, le, le côté de Piggy.、Euh, oui. Sauf que, je sais pas. c'est... Bref, on va voir un bloc qui va être、euh, un peu dans cette lignée-là. On va y aller en crescendo. On va entendre, entre autres,、euh, Voivod à l'instant avec la pièce Rise tirée de Phobos. On va entendre du Daff. On va entendre du m a s t a l o n On va entendre du Gorgut. Gorgut. On va entendre du Meshuga. Mais allons-y avec Rise, c'est pour John s o p p e r Go! Go.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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. Oh là là!、Euh, 20h11. 20h11. 20h11, c'est une heure abominable. Oui. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que. b e n tu veux, ça, c'est la meilleure réponse que j'ai jamais eue. Effectivement. Ça, ça a été l'air mes lanternes. Parce que. <rire> mais je ne pourrais les allumer, tes l a n t e r n e de toute façon, parce qu'il y a de b e l oui, non, l e lurettes qui n o n plus d'huile à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de ça. Non, non. Ça te ferait voir des choses que tu ne veux pas voir. Non, bien, c'est justement.、Et、tu ne an... veux pas soupçonner l'existence. J'en ai assez vu. Effectivement. Donc,、euh, on vient d'entendre, avant cette pause publicitaire, la formation, une des formations métal préférées de Sinistros. Oui. Gorgat. b e n je ne connais pas tellement ça. Non, j'ai cru voir, mais j'ai cru voir que tu y portais plus ou moins attention aussi. Ben, moi, c'est à un moment donné, quand ça, ça dérape, <rire> c'est comme l'origine de la semaine passée ou il y a deux semaines? Il y a deux pense, semaines. Il y a deux semaines. i、ouais. C'est a u t u moment donné. Ah, tu vois, je vais t'avoir、euh, a s Peut-être, éventuellement. Peut-être que l'air du côté nord du fleuve est peut-être plus malsain est est plus propice、va? aux dettes. Euh, Beaucoup plus dark. je suis plus campagnard. Tu t'écoutes plus des trucs à la Louis Blado. i u La pièce de Gorgat, c'était Nostalgia, que l'on retrouve sur Obscura.、Oh, oh, un, album... un album assez spécial, semble-t-il. Oui, très J'avais entendu, j'avais lu un, une couple d'articles là-dessus. Moi, j'aime beaucoup ça. Quand, quand, quand c'est sorti, même,、euh, je pense, c'est、euh, Dan Mongrain qui avait dit qu'il comprenait rien là-dedans. Et pourtant, <rire> il a、ça. joué avec eux.、Hein? Oui, oui, ben après.、Ouais. Ouais. Euh, c'est probablement un des plus,、euh, en bon français, fuck-all de, ben, de leur discographie. C'est par an e 98 sur Olympique. Moi, j'aime beaucoup ça. Juste auparavant, nous avions. Ah,、oh, c'est bon, bon. Oui, ça, c'est cool. Avec、euh, la pièce Electric Red que l'on retrouve sur la dernière a p p a r u t i o n o b z i n g qui、mmh, est un très t bon a h、ah, o u i C'est un très bon album. C'est une très belle pochette aussi. Moi, ce que j'aime, c'est l'amalgame de. Dans tous les musiciens qui ne jouent pas dans le même temps, puis ça finit par faire une t o u n e puis ç、ouais. tient tout debout. En fait, ils ne se sont jamais vus de leur vie. Non,、même. non, ils ne se connaissent pas. Non, pas du tout. Ils font des tournées sur,、euh, dans différents pays différents. Oui, c'est ça. Dans différents pays、ouais. différents. Sur différentes scènes, différentes scènes de différents ils pays. Ils s'installent des webcams. One, two, three, go. Et voilà. C'est par u en 2008, sur Nuclear Blast. Juste auparavant, nous avions le premier album original, Fallen de, de ma salon, l'album Remission. On a entendu la pièce Mars. Qui, selon moi, Un des très bons. Ben, Avec Leviathan, c'est、ouais. pas mal les deux meilleurs. C'est un des très bons qui est paru en 1900 quelque chose. Là, en <rire> 2000 quelque chose. Honnêtement, en 2002. 2002.、Oui. En 2002, sur Relapse, c'était March of the Fire h a n d s comme je le disais. C'est la deuxième pièce de l'album. Moi, je trouve que c'est très bon. Cette période mascadante-là i est très très bonne. Les deux premiers mascadantes. Oui, c'est ça. Ouais, moi, c'est ça. J'ai été un petit peu déçu avec Crack the Sky. mais... Très progressif. Je... C'est un album qui est très très progressif. Puis c'est pas comparable, là, parce que dans le fond. C'est moins é v é o est. Même,、dit. même avec、euh, Leviathan, ils avaient déjà pris une tangente、oh, très,、ouais, ouais, e tangente très progressive. Ce qui veut dire que、euh, ça, c'était précurseur de, de ce qu'ils allaient faire. C'est la suite logique. Voilà. Euh, nous avions auparavant l'information d'Arf et la pièce,、euh, Acceleron que l'on retrouve sur le dernier album qui album, est... Album qui est enregistré pas très fort. Pas、hein. très fort, effectivement. Non. C'est un,、euh, e production qui mériterait d'avoir été rehaussée au niveau du, du volume. Ben,、euh, des mais, masters, toujours bien. Ouais. Mais bon, très bien enregistré. je veux dire, la qualité、c、est très le, bonne. C'est, c'est loin,、ouais, c'est ça, mais... Ouais. C'est paru en 2010 sur Century Media. Et nous avions ouvert avec une demande spéciale pour John Supper, la pièce Rise de v i v a de t i r é e de l'album Phobos, qui est parue n 1997, pardon, sur h y p n o t i u Et e voilà. Ça met fin à cette édition de réanimation. Nous, on se pousse, on s'en va manger la c r è m e g l a c é e On s'en va en vacances, on va e n l e r des drumsticks. Non, pas du tout. je v e u x juste vous faire une petite annonce cinéma, qui est celle-ci. Euh, Moi, je suis très heureux d'apprendre que le 19 août prochain, il y aura la sortie du remake de c o n a n the Barbarian. J'espère que ce ne sera pas Connard le Barbare. Ou Colin. Colin, parce qu'à l'époque, c'était assez de connard m a i n t e l faut que tu te replaces dans le contexte de l'époque. Et le premier, le premier avec Schwarzenegger, il était correct à l'époque. Il a un peu mal vieilli, mais c o n a n ne demandait pas d'être. C'est pas.、Euh, Colin n'est pas un. Comment je peux d i r ça? Je i s p i l o s o p e j t pas un philosophe, là. On demandait pas à l'acteur qui l'interprétait d'avoir un rôle très, très développé. c e s t un rôle physique. bon, j'entends que Schwarzenegger, c'était dans les premiers films à succès qu'il faisait vraiment. Mais c'était correct. Celui-là, il est réalisé par Marcus Nispel et lui, on lui doit entre autres le remake de Texas Chainsaw Massacre qui est paru il y a cinq ou six ans et qui était très, très, très bon. Pour ne le citer que celui-ci. Donc, ça risque d'être un film de qualité. On y retrouvera Jason Mo Momoa qui、euh, interprétant Conan. Lui, on le retrouve entre autres dans, je ne sais pas si vous connaissez la série Game of Thrones. C'est une bonne série qui,、euh, qui passe présentement sur les chaînes spécialisées. C'est très médiéval. C'est vraiment、euh, une espèce de conspiration là, pour、euh, acquérir le trône et ainsi de suite. C'est vraiment très, très bien fait. Donc,、euh, ça risque d'être un bon film. En tout cas, Si vous voulez voir de quoi ça a l'air côté previews, allez sur réanimation.ad.com, dans la section cinéma, cliquez sur l'image, v o u arrivez sur le site,、euh, orig... ben, le site officiel. Game of Thrones, c'est comme récent, récent, Oui, c'est très récent, c'est encore p s t pas un、présent. québécois qui fait comme l'acteur principal là-dedans? Une bonne question. Oui, parce qu'il me semble qu'il y a une nouvelle série québécoise, un peu à la Tudor, mais. Un、euh... peu, un peu à la Tudor, mais ça s'appelle Réveille-toi. Oui, Réveille-toi. <rire> non, mais il、euh, y a un acteur québécois qui fait le rôle principal. C'est possible. Il. Fait comme, un, comme celui qui veut prendre la place sur le trône, mais il est vraiment en ville, il n'est pas gentil.、Euh... C'est possible. Ça ne serait pas Gilles La Tulipe, par exemple. Non, ce n'est pas Gilles La Tulipe. Non,、euh, c'est C'est ça. OK. Ça reste d'être très crédible. OK. C'est une série burlesque. C'est burlesque. C'est burlesque. b u r Burlesque. Burlesque. Donc,、uh, Conan, c'est à voir.、Uh, moi, j'ai、uh, visionné le film Priest. Est-ce que tu as vu les previews de Priest? Je, oui, oui j'ai vu les previews de, de Priest. Euh, comment t'as trouvé ça? Des previews très bonnes, mais、euh, j'ai pas vu le film. Bon, le film est correct. Juste correct ou? Ben, non, écoute, c'est un film, moi je l'ai coté 7,5 sur 10 quand même.、Bon, c'est correct,、oh, ça, o u i c'est bien correct, là, c'est, c e s t pas le sujet qui est intéressant parce qu'un chasseur de vampires, c'est vieux comme la lune,、là. Van d e l s y n e s o r t de ça, quoi. Voilà. Euh, par contre, c'est,、euh, c'est la façon que c'est amené, c'est,、euh, les méthodes que, e u n、ah, prix, c t en fait, il a renié comme l'église pour aller chasser les vampires qui, entre autres, ont kidnappé sa nièce,、là. Sa nièce qui s'appelle Manda Parent, d'ailleurs. <rire> Ou Alice, Béatrice Picard, je ne sais plus. <rire>、euh, <rire> mais,、euh, non. Vraiment pour aller récupérer sa nièce qui a été,、euh, p u i s les vampires sont assez twisted, là. Ils sont vraiment marteaux, ils sont très hellhound, là.、Euh, c'est, C'est la façon qu'il opère qui est cool. C'est pas reposant. Mais c'est pas à la blade. Tu sais, Blade, c'est un. Hey, man! Hey, oh, o e o t oh, oh, oh, oh, oh, oh, l l oh, o s oh, oh, oh, oh, oh, o s oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, u h oh, oh, oh, oh, oh, o a oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, s h oh, oh, o e s h oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o m o i je t r o u v e que c'est un film... Tu devrais pas... Faire déplacer des montagnes pour le voir, mais si tu as l'occasion de le voir, tu vas passer un bon moment de cinéma. Oui. Tu oui. vas passer un bon quart d'heure au lieu d'un mauvais quart d'heure. Oui, tu vas passer、bien. un bon quart d'heure parce qu'encore ici, c'est un court-métrage de l'ONF. OK. <rire> C'était ça pour le cinéma.、Euh, N'oubliez pas, il y a des choses qui vont être int intéressantes à voir. Le 22 juillet, c'est bientôt, c'est le Captain America The First Avenger.、Mm -hmm. Ça, ça risque d'être vraiment bon. Euh, on aura le, le, le, ça, un peu loin, en octobre, en y reparler. le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, le, e 26 août, Apollo 18 qui risque d'être. o、ouais, u a i ça, j'ai hâte de voir ç Ouais, ça risque d'être vraiment bon. Présentement, Super 8 est en salle. Ça aussi. Ben, c e s v u v e Review, pis ça a l'air vraiment ouais, cool,、là. Ouais. Un film qui est de J.J. Abrams, Lost, entre autres, et qui, est, euh, de, du producteur, e x é c u t i f Steven Spielberg. Donc,、euh, ça semble être un bon mariage entre les deux. Fait que ça, ça sera à surveiller. Planet of the Apes, le remake, le 5 août. Celui-là. Ça devrait être une bonne shot. Ben, Contrairement au dernier sorti avec Mark c Wahlberg. c é t a Il t pas pire si i é t a i t pas si pire que ça. Non, ben, il é t a i t pas très bon. Non, non, c'était pas. Ben, moi, je, je me suis dit, ça, ça faisait un peu le、euh, principe des années 70. Oui, t mais. Des mais, films, mais bon, ben, moi, écoute, le premier, Planet of the Apes, en 1969, je pense, il est vraiment bon.、Là. Il est très hot. C'est un film culte. Celui qui a été fait dans les années au début 2000, pff, ça n'a rien à voir. En tout cas. Euh, bon, bref, vous pourrez vous amuser au courant du mois d'août, aller voir quelques petits films.、Euh, côté musique, est-ce que j'ai quelque chose que Je ne me rappelle plus.、Euh, allez, allez. Il、ouais, y a un,、euh, un paquet de sorties qui s'en viennent. Moi, au mois d'août, quand je vais revenir, je vais vous amener un bon paquet d'excellents de trucs. Bref, on s'en reparlera. On va、euh, continuer musicalement, mais、euh, cette fois-ci, on y va avec une présentation d'album. Ce n'est pas une nouveauté, je tiens à le dire. Mais en fait, pour moi, oui. C'est l'album prédécesseur à The Epigenesis de m e l a k e s h Ah, t'as découvert t Miss Aries, toi. En、là. fait, j'ai réussi à mettre la main dessus. Ça ne、ah, me suit pas facile, ça ne、ah, fait pas de même chose. Mais t Miss Aries, c'est l, l album de 2006. Ben, attachez votre truc avec de la broche. Si vous avez aimé、excellent. The Epigenesis, t Miss Aries va vous j e t e r par terre. Il est excellent. On va se taper ensemble un minimum de cinq pièces. qui seront consécutivement Rebirth of the Nemesis, Ladders of Sumeria, d e l u s i of n Dreams, Touching the Spheres of Sephiroth et Gyroscope. Ici,、si、on voit que le temps nous le permet. Peut-être qu'on a écouté la, la petite pièce double, Alexid s e p t é J'ai découvert le band, justement, avec cet album-là, en 2006. Puis quand Kepi Genesis est sorti, ça a fait une a consécration totale. Ah,、euh, écoute, ça, ça va. C'est excellent, cet album-là, je le trouve vraiment bon. Donc, on va aller écouter ça ensemble, dès maintenant.、Euh, Bon, cinq pièces de l'album m m s e r i e s la formation de Jérusalem, Malakesh. Et dites-vous bien que c'est vraiment une qualité de métal qui se distingue. Bande、oh, d'incultes.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 Vestibule Samedi vingt et une heures. Myspace.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89.1 Yeah. Oh, que oui. 20h47, vous êtes toujours à l'antenne de Sifou89 FM, la radio Comté p de Trois-Rivières.、Yeah. Avec l'émission réanimation. En compagnie de s i n i s t r o c'est moi-même, Dr. p a e n e Pendragon. Et nous animons cette petite émission tout à fait sympathique et coquette de, de musique、coup. métal. Mais nous aimerions avoir le dimanche, mais,、euh, c'était pris pour une autre sorte d'émission à、oui, caractère plus culturel. Comme les gros dimanches. l e s grands dimanches.、Ouais. Bref, vous venez d'entendre cinq pièces extraites de l'album Emissaries de la formation de Jérusalem. On dit Jérusalem noise ou Jérusalemienne, ou en statut, ouais? Bah,、bon, des, des, des moyens orientiens, tu s a s Des moyens -Orient Moyen orientaux. Euh, <laughs> Malakesh. En fait, on vient d'entendre la pièce,、euh, Gyroscope, qui était précédée de Touching the Sphere of Sephiroth.、Euh, précédée de Deluge of Deluge, Deluge of d e l u g d e l u g i o n a l Dreams. Deluge of d e l g e Deluge of d l u d o Deluge, of d l u g e d e l e of d e l e d e e of d u g e d e u g e of e l u g e d e l e of d e l e d e l e of d u g e d e u g e o e l u g e d of d e e d e l e of d il、euh, y a dix pièces au total sur l'album. Elles sont tous aussi bonnes les unes que les autres. Donc, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, soyez c e r t a i n que vous allez aimer le reste de l'album. Parce que c'est vraiment très, très bon. Qu on Effectivement. Qu'on se tienne pour dix. Maintenant, n'oubliez pas que le 23 et 24 juillet prochain, au parc Jean Drapeau, se tiendra le Heavy MTL 2011, bien entendu, et qui mettra en vedette le 23. C'est pas notre problème. Mais le 24, ça nous intéresse beaucoup plus parce que vous pourrez voir les formations suivantes. Endast, les guenilles, le. Ça, j'en v i e <rire> n s Sans、même. commentaire. Uh, Lazarus AD, Times of Grace, Anonymous, Girls' School, Annihilator, The Sword, As I Lead Dying, Children of Bottom, Devil Driver, Morbid Angel, Hand Tracks, Diamond Head, Hopeth, Motorhead, The Catalyst, Kiss,、uh, Gorgots et Kiss. Mais là, je viens de nommer dans l'horaire dans lequel ils vont passer, le ès, parce qu'il y a trois scènes, i qu'il y a des, des groupes qui vont plus ou moins chevaucher. Mais vous pouvez avoir tous ces bandes-là. Euh, il, il semblait-il, j'ai reçu un communiqué aujourd'hui, comme de quoi l'horaire sera légèrement modifié. J'ai pas eu le temps vraiment d'en de, prendre connaissance parce que j e s u i s un peu pressé par le temps pour m e m m e n e r vous emmerder ici. Mais,、euh, il y aura certaines modifications. Donc,、euh, il y a aussi un concours présentement qui vous permettrait, là, de gagner le premier prix qui est une guitare,、euh des Ibanaises, il y a aussi un kit passeport pour deux personnes de la fin de semaine, pis u、euh, troisième prix des t-shirts, je sais pas quoi.、Ah, cool. Donc,、euh, <rire> ça, c'est à ne pas manquer. Moi, j'y serai, et puis,、euh, ça va être probablement une journée qui va être,、euh, <rire> relativement fatigante, mais combien enrichissante, musicalement. Et,、euh, côté BCI, e、euh, qui presse, spectacle s spectacles qui sont à l'extérieur de la, la région immédiate trifluvienne. Il y aura le vendredi 12 août au Faux-Fonds e l e c t r i q u euh, l e c t r i q c s oui, Élec électrique, ben, je vais o u l dire, Miserindex en compagnie de The Last of Felony et Unbreakable Hatred. Au coût de 15 et 20 taxes incluses, c'est disponible via admission. Euh, samedi le 13 août. C'est une soirée. À soir. t a Une soirée avec Mont-la-Mort. Première partie de Mont-la-Mort. Avec Arsène Saint-Vidé. Mont-la-Mort. Et voilà, on va entendre de, de toute façon cette formation-là dans quelques minutes. Donc,、euh, ils seront au m é t r o p o l i s le 13 août de 20h30. Euh, et le prix des billets est de 30 et 72 et 35 et 10 plus taxes. C'est pour tous via, via Ticketmaster. Il y a c a m e l o t En compagnie de Alstron, Blackguard et Diagoniste, vendredi le 2 septembre, au Club Soda, Grave, en compagnie de Blood Red Throne, Pathology et Jigan, c'est、euh, le 4 septembre, 19h au Petit Campus, Arch Enemy et Devil Driver, ainsi que Skeleton Witch et, euh, t o n i c C'est au Metropolis, le 13 septembre de 19h30, Catatonia Ivan's Cry, On Bane, C'est le 18 septembre au Foufouines Electrique. Evergrey Sabaton Power g l o v e et The Absence. C'est au、euh, Foufouines Electrique le 21 septembre de 19h. Enslave, Ghost et Alceste le 29 septembre au Petit Campus de 19h. C'est ça qui est ça. On va continuer musicalement cette fois-ci avec un bloc, un bloc un petit peu plus.、Euh, battle. Battle. What? Battleship. What, what? What? The Battleship. Battleship, toucher, couler. <rire> non. Un b l o c qui fait un peu plus référence à diverses、euh, conquérants à, à travers l'Antiquité. La oui. On va commencer immédiatement avec la formation XDO et la pièce de Final War.、Puis、on va poursuivre avec、euh, les formations telles, e u Amon et Mart. On va entendre du, euh, ça, pis d'autres choses, pis Rolling、euh, Christ et compagnie. Bref,、euh, allons-y t o u t de go. Avoir beaucoup de plaisir à écouter cette musique, ma foi, fort frivole. Go.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 Pour vous récompenser pour votre beau travail, Sifu est heureuse de vous offrir une croisière autour du monde. o h、ah, Attends, il y a des petits caractères. Cette offre n'est valide que les jeudis après-midi. Garde, j'aurais dû y penser. La vie de croisière d'assemblage requis départ tous les jeudis à 13 h, arrivée prévue pour 17 h. En rappel, les samedis à midi, et les lundis à 15 h. Juste comme ça.、Hein?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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. 21, 21. Oh là là. 21,、oh, 21. Oui, c'est un signe. C'est le signe que l'heure est 21h, e e u r s 21 minutes. C'est tout un signe, C'est un signe, ça, ma foi. Ça, qui... Ça, u e ça, dans l'espace-temps, ça veut dire. Ça veut dire plein de choses, tellement qu'on ne pourrait les expliquer. Non, mais c'est trop long,、ça. Oui, c'est ça. C'est une théorie qui deviendrait,、euh, ma foi, fastidieuse. C'est fastidieux, c'est ça, madame. Fastidieux. <rire> c'est ça. On vient d'entendre à l'instant Behemoth et. e n fait, l'ouverture Rome 61 c a p r i l qui était précédée de Staying the Prophet of Isa, qui est tirée du très bon album The Apostasy, qui est paru en 2007. Quel excellent album. Juste auparavant, nous avions Myer et la pièce What Can Be Safely w r i t t e n que l'on retrouve sur Itifalic. Très bon album aussi. p r é c é d é de Rodding Christ. C'est excellent. Oh oui, c'était très très bon. La pièce Nomestic, que l'on retrouve sur Theo Gagnon. Qui est, selon moi, un des très, très bons albums. Un des très bons albums. Un des très bons albums. Un des très bons albums. Un des très bons albums de la discographie de Rodding Christ, qui est très différente de par les débuts. Elle était beaucoup plus.、Euh, En fait, il était moins soigné à l'époque. Il était moins soyeux. Soyeux aussi. <rire> M.O.M.A.R.T. et la pièce、euh, Runes to My Memory que l'on retrouve sur、euh, Whitholden on Our Side qui est parue en 1900 quelque chose, là. En 2006, tiens. Ben, plus d 2004 que 0 0 6 Ça, Metal Blade, ouais, c'est parce qu'il faut que j a i v u i r J'ai plus mes vues d a n t a n Puis, faut que j a i voir les dates sur les albums parce que j'ai oublié mon playlist. Fait que, euh, bon. e、euh, et nous avions ouvert avec、euh, XDO et la pièce The Final War qui comporte bon nombre de membres de Cataclysm. Ceci étant dit, il est maintenant 21h23. Et nous, et nous sommes nous... Pete de chez Metal Punk.、Oui. d écrire sur son site web metalpunk.com quand est-ce que tu rouves. Oui, ça, on aimerait bien savoir quand est-ce que Pierre, suite aux travaux、euh, qu'il、euh, qui aura dû subir dans son commerce à cause d'un. Parce que décadeur, ma foi,、hein? ici, à la réanimation, nous sommes en manque de Metal Punk. Oui, mais principalement de métal,、là. Ah, ouais, OK. Ben, ce qui me concerne, p o u r t o i je ne sais pas, là. Il me semble que, me semble que j'ai un tiroir plein qui m'attend. Oui, probablement. Et peut-être <rire> que lui aussi attend que tu passes comme m a Ben, ouais, ben, je、là. peux pas passer parce qu'il est fermé. C'est ça, ça. Mais bon, Pierre, si tu nous écoutes, e n v o i e n o s courriel s pour nous dire quand est-ce qu'on pourra passer à ton, à nouveau, sur,、euh, ben, fait, e s à ton commerce directement sur, s a i n t g e o r g e a n j e a n Voilà. Euh, Sinistro, tu voulais nous proposer une petite portion、euh, d'eau? Ben oui, j'avais apporté quelques CD, dont、euh, quelque chose、euh, de plus doom qui s'appelle Cathedral. Oui. C'est tiré d'un mini-album qui a pour titre Static Magic、oui. avec la pièce Cosmic Funeral.、Mm -hmm. euh, ensuite de ça, ben on verra. Ben oui. On ça improvisera, ça. on pourra chanter des chansons. Oui, ou compter、euh, quelques blagues.、Euh. Tri, ah, ça, c t e t r i e sur、ça. le volet. Oui, ben, sur l a fenêtre, c'était mieux. Tout、ça. à fait. Bon, ben, écoute, on va l'écouter ça. On va l'écouter Cathedral et la pièce de Cosmic Funeral. C'est, c'est du bon vieux doom. C'est parti. Yeah.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 Hey, ça a donné à tout un avant le retour le 9 août. Oui, effectivement. Mais avant d'arriver à ce point fatidique, faisons la normantlature. Norman the Clater. On vient d'entendre la formation a b y s m a l t d o w n formation américaine de death metal et la pièce Insurgency of Time que l'on retrouve sur l'album Leveling the Plan of Existence. C'est un très bon, bon, album qui est paru en 2007. Oh,、ouais, ça sent bien. Ouais, c'est vraiment, au secours, là, mais c'est bien fait. Puis, ça, par avant, nous avions,、euh, Sinistros. Oui, c'est moi-même. <rire> Sinister. l c'est mon cousin, Sinister. Oui, c'est ça, c'est ton cousin,、euh, Germain Sinister. Il est pas mal、ouais. plus violent que moi, lui, par exemple.、Euh... Il est pas reposé. Peut-être physiquement, mentalement, je sais pas. Ah, ça, ça, donc ça, ça, ça reste de famille, ça. Oui,、euh... c'est une tradition qui se transmet de, de, de, de, de père en fisc. Ben, t j'ai vu que c'est t o u t de la consanguinité. c e、euh... s c o n s a n g u i n i t é Ouais, ça, o u h o u h o <rire> u Euh, Sinister est la pièce The Enemy of My Enemy que l'on retrouve sur l'album Legacy of Ashes. C'est aussi la dernière parution de cette formation qui apparaît sur Metal Massacre. C'est paru en 2010. Nous avions N'importe q u o Très bonne t o u p e Oui, oui,、oh, oui, absolument. C'est une demande spéciale pour John Supper. C'est quasiment joyeux. Ah, c'est vraiment bon. t envie de trasher, envie de tout défaire. Tout à fait. fait. Euh, c'est tiré du dernier album Time Waste for No Slave et la pièce, No Slaves, pardon, et la pièce était On the Brick of Extension. C'est paru sur Century Media en 2009. Nous avons ouvert cette portion de b l o c de b l o c de b l o c Un petit peu plus tendance death metal avec c a l l a b a l l Corps. e Et la pièce Sentence to Burn. Ah, c'est très bon. Oui. Locomotive.、Mm -hmm. Tiré de l'album Gallery of Suicide. Il nous reste à peine le temps de vous présenter une dernière pièce. Qui sera euh, tiré euh, des, euh, des épîtres aux corps indiens? Non. Corps indiens, c'est pour ça. OK.、Euh, the Project 8: 1999. Exact. Euh, l'album étant Amorgan, March, Eternal, c'est un très, très bon album qui est paru en 2005, qui est paru en 1942. Oui, c'est, euh, pendant la Deuxième Guerre,、euh, C'était ce qu'il faisait jouer pour renforcer ben, la morale à des l a m o r a l e s m e Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de, le, le, le, côté industriel. Fait qu'il partait un tank pis il faisait avancer <rire> très r a n q u i l o m è t e s C'est ça.、Quoi. Exactement. Et pour、euh, motiver les troupes, il passait la pièce à The Entrance of the Elves on Holy Fire. o a le tapis i à l'envers. <rire> Effectivement, c'est les pièces qu'on va entendre. Donc, at the entrance、uh, to Hell's Unholy Fire, c'est tiré d'Armageddon March Eternal. C'est une pièce, longue pièce de 8 minutes 15. Donc,、euh On vous dit,、euh, au 9 août prochain. Quant à moi, ceux qui me suivent sur les Internet, s je devrais être de retour d'ici la fin de la semaine.、Là. Je suis trop p a r e a s e u x de brancher mon modem, puis mes réglages e m b e n Puis pour ceux qui ne suivent pas, il va être de retour quand même. Il va être de retour quand même pour vous faire suivre. Et、ah, voilà. Donc, on vous souhaite une très mauvaise portion d'été, celle à laquelle on、euh, pourra vous communiquer avec vous. On espère qu'il va faire très chaud, que vous allez cuire. Et et de, de retour que... le 9 août avec un paquet de nouveautés, un paquet、ouais. de bons albums, un paquet de. De brûleux, de cerveaux, de n'importe quoi. Peut-être même qu'on va retrouver nos auditeurs en état de m o m i f i c a t i o n C'est cool, ça, j'aimerais、ouais. ça.、Euh, fait que là-dessus, see you et allez-vous allez tous vous vous faire foutre. foutre. Ciao.